باب مخفوضات الأسماء الرتور ابن اجروم الى الى المخفوضات ثلاثه ثلاثه انواع مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض فاما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض ب من والى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام وحروف وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء włał, بواو włał, ها و włał, włał, ومنذ włał, włał, włał, włał, włał, włał, włał, włał, włał, włał, włał, włał, włał, włał, włał, włał, en trois catégories. Le premier, euh, la première catégorie c'est ceux qui reçoivent al-khafd en raison de harf al-khafd, et c'est al Hein, L'ismi reçoit al-khafd à cause de harf al-khafd. D'accord? Ou harf euh, qu'on appelle aussi harf al-jar. Exemple sallamtu ala Zaid. J'ai salué Zaid, hein? Sallamtu ala Zaid. D'accord? Très bien. Le deuxième Ce qui est marfoud par al-idafa, ce qui est marfoud parce qu'il est donc il s'est trouvé dans la position de modaf ilay. est par al-idafa, al-idafa qui consiste à faire dépendre le premier terme du deuxième, hein? à faire dépendre quel, quel, quel, un nom de d'un autre qui va venir après, d'accord? Nisbatul awal ila sani. L'idafa, c'est nisbet l'a owol i l'a sani, c'est de faire dépendre un ism à celui qui va le suivre. D'accord? Exemple, lorsqu'on dit, عبد الله, nisbna l'abd ilallah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on a dit aussi, ناقatu, ناقatu الله, ناقatu الله, donc nisbna ha tashrifa ha ila allah subhanahu wa ta'ala ha ay dans le a créé c'est lui qui l'a créé allah a créé cette chose baytullah ha on asabna albayt ila allah subhanahu wa ta'ala tashrifan ala idafatu tashrif d'accord baytullah lorsque on dit safara gulamu zaydin gulamu gulam mudaf zaidin mudaf ilayhi safara gulam Golamoumen, Golamou Zaidin, d'accord Donc le serviteur de Zaid a voyagé, d'accord Donc vous voyez que Zaidin il est marfut parce qu'il est en position de al-mudaf, il est, ça fera Golamou, Golamoumen, Golamou Zaidin, d'accord Quelle est l'émiratul Azizi Ah, Al-Anas, Al-Has, Al-Haq. Quelle est Mudaf. Al-Azizimudaf, il est. La femme de El aziz avait dit, hein, et, avait, et elle avait dit, donc, euh, que maintenant, la vérité s'impose, et ainsi de suite. Très bien. On dit Marfoud Bil-Idafa, et certains préfèrent de dire Marfoud bil mondaf. Donc là, c'est quelque chose qui est employé par les grammariens. Euh, troisièmement, hein, on a vu maintenant, celui qui, ce qui reçoit le khafd par le furouf, pour parle et ce qui dépend d'un ism il dépend de lui, donc il prend son jugement. Comme, c'est-à-dire tout ce qui s'appelle tabi'l-il Comme par exemple, Nadartu il ila al-Faqihi, al-Alimi. D'accord Nadartu il ila al j'ai regardé Zayd qui est faqihi, j'ai regardé Zayd, quel Zayd al -faqif. Donc là c'est un nas. Donc il doit suivre, hein, son man'out, hein, donc ici dans Al-Khabd. Kalam tu Ibna, al-Sheikh al al-Fadili, Donc uh, Ibna c'est un moudaf, al-Sheikh al i moudaf il est. Donc il a pris, il, il a pris quoi? Il a pris Al-Khabd. Et ce qui vient le décrire? Ce qui vient le décrire après, c'est Al-Fadili. Al-Fadili, il dépend de al Sheikhi. Al-Fadili. D'accord? Al-Fadili, il a, il dépend de, donc, euh, de al sheikhi al -shaykh, et lui-même, il est donc euh, Marfou. Alors qu'il est Moudaf, il est. est D'accord? J'ai parlé au fils du noble sheikh. Hmm? D'accord? Donc, il a, donc il doit le suivre dans ce jugement qui est al khaf Très bien. Euh... <coughs> Pour ce qui est des, des autres tawabers, euh, tawaber euh, l'il ma'touf, tauf, ta sabdhakto al-fukarahi, ou al-itami, j'ai donné l'homon aux pauvres et aux orphelins. D'accord L'atf. Puisque il est tawaber, l'atf تابع للعطف على الفقراء والأيتام. الأيتام معطوف على الفقراء. D'accord? Donc il prend son jugement puisque Al-Fukara il a pris Al-Khaft à cause de. Très bien. Tébier du al nafsihi. le gouverneur en personne. D'accord? Très bien. Troisièmement, tabił, tabił un bedel, tabił radiyallahu anhu Umara, amir il mu'minin. Umara, ici, il est marfoud, il est marfoud, c'est seulement parce qu'il est memnur minasaf, c'est le cours qu'on va voir la séance prochaine. Umara, donc, il est marfoud, par alfat hanna iba anil kasrali, i anaumnur minasaf. D'accord. min Al-Alamiyya, parce que c'est un ism qui est Alam, et aussi parce qu'il est euh, euh, euh, euh, Al-Adl, parce qu'il est Ma'doul Min Amir. C'est un nom qui a été transformé à partir de Amir, qui était la base dans la langue arabe. Très bien. Radiyallahu an Amiri al Amiri, donc il, il va prendre le... Euh, al-Khafd parce que c'est un bedel par rapport à Omar ici très bien qu'Allah a agréé Omar l'émir des croyants le sens des horofs maintenant on va aussi lorsque donc, on évoque euh, ce chapitre de al-Makhfoudat on parle de, de, des horofs qui sont les horofs de al parmi les sens de min hein, il y a al-Ibtida c'est à dire de tel point à tel point mine c'est-à-dire elle elle elle montre elle fait l'action de al khafd c'est-à-dire de al ger dans al ism al zahir et dans al mudmar d'accord on dit karej min al bayti il a madrasati par exemple je suis sorti de la maison hein, vers l'école wasalani euh, minka donc elle s'applique aussi al damair donc on a dit qu'elle s'applique à al ism al zahir et à al mudmar D'accord Très bien. Maintenant, on prend ila, euh, ila, Il a, a entre autres sens, c'est-à-dire celui de la fin. Il C'est pour montrer euh, le point d'arrivée. C'est-à-dire mon point donc, euh, final que, que je visais. Hein. Je suis allé à la mosquée. Arsalani ileika, walidi. Donc ça s'applique aussi à Adamir. Arsalani ila, ileika, walidi. Donc elle s'applique à l'ism al-zahir et al-mudmar. An, an tufidu al-mujawaza, donc le dépassement. Hein, ou bien la traversée ou le dépassement. Ou... Eh, exemple, ramaitul sahma an al-qawsi. On dit ramaitul sahma An al-qawsi. J'ai lancé la flèche à travers l'arc. As-Sahabatu Radiyallahu anhum Les compagnons kala les agray On emploie ici an aussi Radiyallahu anhum Radu an Très bien Ala On a vu min wa ila wa an Wa ala maintenant Elle a le sens de alistirla Bien sûr, l'établissement L'établissement sur quelque chose Comme lorsqu'on dit Rakib tu al-farasi Raki tu ala sotchi, istawah ala al-archi. Donc, rakib tu ala al-farasi, je suis monté à cheval. Euh, Raki tu ala sotchi, je suis monté au-dessus de la terrasse. Et uh, istawah ala al-archi, ar-rahman al -ar al-archi, istawah, le tout miséricordieux s'est établi sur le trône. Subhanahu wa ta'ala. Fi, maintenant, fi, elle a le sens de ad al-makaniya, al-zamaniya, de toute façon, la circonstance, C'est-à-dire, l'apprentissage au sein de la mosquée, ah, donc, est, donc, une cause de, donc, de bénédiction de, dans cette science. Uh, et comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, a propos des, des de, de, de, de, de la mosquée de Koba, Fihi cette mosquée donc, où il y a des, des hommes qui aiment à se purifier. D'accord, il se trouve des hommes qui aiment à se purifier. Rubba, Rubba maintenant, elle a entre autres le sens de la diminution, At-taqlil. la petitesse, la diminution. Ruba akin le kalem telid hu C'est-à-dire que c'est rare que tu trouves un frère, hein, à toi, mais que ta mère n'a pas engendré, n'a pas enfanté. C'est-à-dire que tu vas trouver un vrai frère, hein. Ruba akin le kalem telid D'accord? Euh, alba, hein, alba, hein, al c'est alba de Alistiana. Parmi ses sens, c'est, il a le sens de Alistiana, hein. Lorsqu'on dit Bismillah, c'est pour al hein, C'est pour al hein, istiana Bismillah, hein, Billah. Hein, euh, <coughs> très bien. Quand on dit Bismillah, c'est pour demander l'aide d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans l'axe qu'on est en train d'initier et de commencer. Euh, très bien. Et lorsqu'on dit aussi, le, donc, aussi, on peut employer le ba', dans le sens de, donc, de quoi dans le sens qu'on utilise quelque chose un instrument, comme lorsqu'on dit katabto bil kalami katabto bil kalami, j'ai écrit avec la plume hein, ou avec le silo ou le crayon très bien lorsqu'on dit aussi euh, si on prend al Kef maintenant elle a le sens de at elle s'emploie pour donner at la comparaison Hein, et elle a d'autres sens. Zeydun Kel-Assadi. Zeydun kal asadi D'accord euh, Et celui-là aussi qui est, qui, est, qui est descendu et qui a tué deux terroristes, il est aussi comme un, comme un lion. En Arabie Saoudite, celui-là, il s'appelle Awaji. Hein? Donc celui qui est descendu, lui, il a un pistolet, alors qu'eux, ils ont... Des mitraillettes, ils avaient des des okay. donc, euh, des explosifs, des ceintures, etc. Il est descendu jusqu'à eux, il les a tués tous les deux. Ça c'est un euh, c'est un lion qu'il s'agit donc de qu'on mentionne hein, euh, les zikra, hein, les tarikh, wa wa Donc il sait, donc il a affronté quoi des khawana des traîtres qui veulent détruire leur autant euh, leur patrie qui sont en train de semer les troubles dans leur patrie, hein, alors que le kouf, les kofars, ils dorment tranquilles, etc. hein, donc euh, eux, eux ils sont en train de semer donc des, des conflits, donc, euh, donc en Arabie Saoudite, au Maroc, en Tunisie, en, en Algérie, oui. hein, en Egypte, en etc. ça sont des khawanas ce sont des hawanas qui ont reçu des mauvaises idées, hein, ils ont lu des idéologues mauvais. Et donc, ils, ils, ils étaient en train de faire ces choses. Subhanallah. Très bien. Donc là, euh, Zaydoun Kha Al-Assadi. Zaydoun Kha euh, al al Je dis donc Jabran Awaji. Aussi, c'est comme un lion. Il s'appelle Jabran. Jabran Awaji, ce soldat saoudien, il est comme un lion. Euh, très bien. Euh, donc là, Al-Khaf, Al-Khafd, al Al-Ism Al-Zahir. Elle ne s'applique pas, bien sûr, à, à Damir. « Parmi ces, euh, ces sens, il y a « Al-Milk ». C'est pour donner le sens de « Al-Milk » comme lorsqu'on dit « Al-Maluli Mohamed ». C'est pour dire que ça lui appartient. L'argent appartient à Mohamed. « Al-Kitabu Laka » C'est-à-dire que je te le donne. « Tamliku »« Umalliku ka Iyahu » C'est-à-dire, euh, le livre t'appartient. D'accord euh, Très bien on va prendre maintenant les w Al-Qasam, aussi, al-Wa'u, al-Wa'u, al-Ta'u, al-Ba'u, aussi, il implique al-Khafd, hein, parce qu'on dit Wallahi, la-Jaheedanna, ou billahi la-Jaheedanna, wa-Tallahi, la-Jaheedanna, c'est pour, donc, euh, donc, montrer, c'est-à-dire le al-Qasam, le jurement, hein, le fait de jurer. Euh, très bien. Il s'appelait, donc, euh, Eh, voilà. Ka ka eh, e voilà hmm? le waw nous s'applique à az-zahir qala ism az-zahir d'accord euh al-ba s'applique aux deux al-ba s'applique aux deux parce que on peut dire billahi et on peut dire bika ya allah hein? chose qu'on ne peut pas dire avec le waw hein billahi la, la in, innahu la sadiqin billahi la ajhidanna Bika ya Allah La as-saddaqanna Donc Alba' s'applique aussi bien A l'ism Al-Zahir Qua Damir Bika Bika ya Allah Atta' parmi les chorobes De jugement, elle s'applique uniquement à al al <try> A l'ism ism Al-Zahir, c'est comme Al-Wa'l sallahi la atruqanna Al-Ma'asi Je jure par Allah de délaisser les péchés hein? Donc là c'est Elle s'applique uniquement à al Awaher. Ça s'applique uniquement à el Très bien. Elle a été prononcée ou pas encore Pas encore. D'accord. Très bien. Donc il nous reste. Une page en tout Quatre cas. Euh, on va finir juste. Euh, Cette partie au moins euh waw qui aussi un euh, waw qui implique al khafd elle enjoint al khafd uniquement à al ism al dhahir uniquement à al al dhahir mais waw ruba c'est quelque chose de très fin waw ruba le waw que l'on considère qu'il y avait ruba à sa place hein Euh, les gens donc, euh, de science ils citent cet exemple de la poésie de Qais D'accord Ils ont dit que ce « qu'il a employé au début c'était à la base c'est « D'accord Donc, euh, très bien. Donc, ici, l'on dit le mot leil et marfoud, hein, par rubba à la, à la base, qui est omise et à laquelle s'est substitué le Donc, là, donc, euh, détecter waw rubba, c'est très fin, donc, faut être vraiment, euh, quelqu'un qui, qui peut donc détecter ce, ce, ces, ces, choses, telles que dans ce verbe, hein. Waouh, donc lorsqu'on va lire, on va dire c'est l'illipsida. Lorsqu'on analyse, nous on va dire waouh, c'est pour... pour la continuité de la parole. dit mais les anciens, ils ont dit ça c'est waouh, rubba. Rubba, leilin, kamaouji, l'bahri, al Très bien, maintenant on passe à Amud et Amundo. Ils ont joint Al-khafd, c'est-à-dire Al-jar, à Al-ism al ism al uniquement. Et, donc, et qui indique le ton qui indique le ton. Ils indiquent le ton ra'aytu muhammad il indique le al zahir qui indique lui-même le ton donc il s'applique avec un ism qui implique le ton ra'aytu muhammadan muz yawmayn ou munthu yawmayn ha malaqitu malaqitu umran ha ou, ou bien malaqitu umran uh, munthu jum'atin ma lakitu Omaran, pardon, Amran, mundu jumu'atin, mundu jumu'atin, c'est-à-dire, elle s'applique à un terme qui lui-même a la notion de temps, mundu jumu'atin, c'est-à-dire, منذ usbo, depuis une semaine, je n'ai pas rencontré Omar ou bien Amr, donc ça fait une semaine, ou bien, donc, raeitu Muhammadan, Muz, Muz, deux chorów, Muz, e youmeeni j'ai vu mohammed ça fait deux jours al <coughs> matin <coughs> l'autre okh rahma wallah il a dit wa amma ma yukhfad bil idafati Fanahu nahwu qawlik gulam zaidin parce que euh, ici c'est une idafa un, donc zaidin euh, euh, hein ila ghulam hein zaid c'est un nom qui s'ajoute هو الغلام زيد وهو على قسمين ما يقدر باللام وما يقدر بمن فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد سأدير أن تدير الغلام لزيد والذي يقدر بمن نحو صوب خز سأدير صوب من خز sajin, babun min hadid, min hadid. Ce qui est marfoude, donc, euh, fin de la parole d'Ibn donc euh, rahim Allah, pour l'explication, pour le commentaire de cette parole. Ce qui est marfoude par Al-Mudaf est euh, <coughs> comme dans l'exemple donné par l'auteur, lorsqu'il a dit, Ghulamu Hein, donc, ça, c'est, Zaid, il est un nom, qui est, marfoud, à cause de al-idafa, ou à cause de al-mudaf, euh, Donc, c'est al-mudaf, roulamu, qui travaille sur lui, hein? Parce que lui, il est al-mudaf, il est. Il est moudaf à Roulaymou, Le serviteur de Zaid, roulamu Zaid, le serviteur de Zaid, ou bien, l'enfant de Zaid. Selon Ibn Azram, il est de deux types. Il est de deux types. Le mondaf il est de deux types. Ce qui, ce qu'on peut interpréter par al comme lorsqu'on dit al ou Zaydin, donc al ou les Ou bien bab ou la porte d'une mosquée. Donc on peut donc l'interpréter en disant babun lil masjidin, bab al masjidin, lil Donc, on peut euh, l'interpréter par l'âme. D'accord Deuxième type, c'est ce qu'on interprète par Min. Sa règle euh, est que tel objet, modaf, qui est modaf, est une partie de al-modaf ili. Est une partie. C'est-à-dire, il a été confectionné ou il a été fabriqué de cette matière, par exemple. Hein? Comme lorsqu'on dit saubou so euh, on on interprète en disant c'est un euh, c'est un tissu de soie donc saubun so min khazz d'accord euh, saub so chazin, hein c'est pour dire c'est un tissu de soie donc saubun so min khaz. ou bien bab ou sajin hein euh, une porse en un bois qui est appelé serge et on, donc on on peut traduire Euh, par euh, Donc il y a un genre de bois qui s'appelle le teck, t e c Le tek Donc là c'est euh, une sorte de bois, hein, une, une, une espèce de bois ou une sorte de bois. Donc là beaumont hein Donc on, on peut interpréter ça par, par min, min. C'est-à-dire que la porte a été fabriquée à partir de ce genre de bois euh, précisément. Euh, donc euh, le texte donc c'est un bois brunâtre, dur et dense. Hein? Voici ses caractéristiques ou bien ses euh, qualités. Euh, aussi dans un exemple similaire, hadidin. C'est la même chose que de dire min hadid. Une bague en fer. Hein? Une bague en fer. hadid. D'accord. Très bien. Euh, certains grammairiens, après donc, euh, donc, euh, ce qu'on a vu avec Ibn Ajram, certains grammairiens ont ajouté un troisième type hein, lui il a dit qu ce qu'on peut interpréter par lem ou par min d'autres ils ont ajouté qu'il y a euh, un cas qu'on peut interpréter par fille hein, par fille euh, c'est quand al mudaf il est et un darf. Hein, et un darf, une circonstance un darf hein, un darf, un, euh, c'est-à-dire une circonstance euh, par rapport à Al-Modaf, exemple Bel makro leili wa nahar ça c'est euh, un, un fragment d'un verset bien sûr que vous connaissez Bel makro leili wa nahar et ta mourou nana l'inushrika billahi au Donc, bel be, makro leili nahar, hein. bel makro leili wannahar, c'est-à-dire, c'est un makro fil leili nahar. Donc, ici, leil nahar, c'est un darf par rapport à ce makro, hein. à cette ruse que ces gens étaient en train de faire, hein. Donc, pour que, euh, ceux qui ont cru, retournent, hein. Donc, euh, chez eux. Et pour qu'ils soient, C'est-à-dire, de leur partie, pour qu'ils, apostasient, apostasi, りazan billah, hein, bel makro leili wa nahar, hein, bel makro leili wa nahar, c'est-à-dire, makro nfil leili wa nahar. Une ruse tram, tramée, hein, pendant le, la nuit et le jour, hein, leil wan nahar. Wallahu al